Isanganiro rétro du dos Nous sommes lundi 27 février 2023. Bonjour amis auditeurs, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce rendez-vous de la rétrospective de l'actualité qui a marqué la semaine écoulée. dont voici l'essentiel. Des inquiétudes planent au sein des parlementaires sur la reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura. La Prémature promet que les travaux préparatoires vont commencer avant la fin de l'année. En cours, vous aurez les détails. Parlant toujours des élus du peuple, ces derniers ont des soucis quant au pléthore de personnes qui sont acquittées mais croupissent toujours dans les lieux de détention. A nous sommes dans la commune Moutimbouze de la province Bujumbura. L'on vous parlera du concubinage, un phénomène qui hante l'administration de cette zone. Le sociologue Patricie Sabogouheba explique que l'exode rural est l'un des facteurs qui explique ce phénomène et appelle la synergie des institutions pour le respect du code des personnes et de la famille. Bienvenue pour les détails. Vous n'avez pas raison Ganilo Vous ratez l'essentiel Je vous le disais tantôt des parlementaires sont préoccupés par la reconstruction du marché central d'Obujumbura au cours de la présentation du rapport des réalisations semestrielles du gouvernement jeudi dernier ils ont recommandé que cette infrastructure d'intérêt public soit prioritaire le premier ministre Gervin de la Kobucha a promis que les travaux préliminaires vont débuter avant la fin de l'année en cours n'est-ce pas Jean Dodier Irakode Certains parlementaires veulent savoir si la reconstruction du marché central d'Obu Jumbura figure dans le plan d'action annuel du gouvernement de l'exercice 2022-2023. à défaut, ils demandent d'en faire une priorité dans les actions suivantes j'aimerais demander si la reconstruction du marché central de boujumbura ne figurait pas dans ce programme et sinon vais la prioriser dans le programme suivant car il s'agit d'une infrastructure trop importante au niveau de l'économie nationale et au niveau de l'économie familiale je pense qu'elle est à prioriser pour qu'elle puisse redorer l'image de la capitale boujumura car aucun pays ne pourrait se développer sans marché de référence L'objectif du gouvernement est de commencer les activités de sa reconstruction avant la fin de cette année, a répondu le Premier ministre. Nous sommes en train de traiter cette question du marché central de Bujongua. Nous pensons bien qu'avec l'objectif que nous sommes assignés, cette année ne peut pas terminer sans avoir commencé les travaux, car il s'agit d'une insulte pour le pays. Nous sommes en train de tenir différentes réunions avec tous les intervenants. Je pense qu'en peu de jours, vous verrez que les immondices Aux alentours seront dégagés pour commencer les travaux préparatoires. Ces parlementaires rappellent que le Conseil des ministres a analysé cette question à maintes reprises, mais sans être suivi par des actions merci jean de dieu le lac tananganika sera fermé pour une période de trois mois de à août de l'année en cours une révélation du ministre de l'environnement agriculture et élevage mardi dernier lors de la présentation du rapport de la descente des députés pour l'évaluation de l'adéquation des projets des coopératives colllinaires par rapport à ceux inscrits dans les pcdc qui a été présenté à l'assemblée nationale c'est après des inquiétudes des sociétés coopératives demongue opérant dans le secteur d' pitchche qui pendant cette Il y aura manque de poissons, les détails avec Jamari Mayonga. Des informations dont disposent les sociétés coopératives opérant dans le domaine de la pêche à Romonguay font état de la fermeture du lac Tanganyika pour une période de trois mois. Le député Antoine Emane Lamboona veut savoir s'il y avait eu un consensus avec d'autres pays riverains du lac Tanganyika. À partir du 15 mai jusqu'au 15 août, Ce lac sera L'inquiétude est de savoir ce que le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage fera durant cette période pour éviter le manque de poissons au Burundi. Autre chose, avez-vous discuté avec d'autres pays riverains du lac Tanganyika comme la Zambie, le Congo et la Tanzanie pour qu'ils arrêtent et aussi de pêcher parce que s'ils continuent, nos poissons vont dans leur zone et l'objectif d'augmenter la production en poissons ne sera pas atteint Estat kvre aso essions à cette question, le ministre de l'Environnement, Agriculture et Révage reconnaît cette fermeture du lac Tanganyika pour cette période. Et Dr Sanctus Niragira précise que la décision émane de l'autorité du lac Tanganyika. Ce n'est pas la décision prise par l'État burundais. Cette décision concerne les pays qui partagent le lac Tanganyika, à savoir le Burundi, le Congo, la Tanzanie et la Zambie. Elle a été prise par l'autorité du lac Tanganyika, car il y a de nouvelles orientations qu'on voudrait suivre dans ces quatre pays. Cela n'est pas une rumeur, mais une réalité. Nous avons tranquillisé les péchés sur cette question de la fermeture du lac. Le ministre René Laguera poursuit que toutes les questions relatives de la fermeture du lac Tanganyika concernent l'autorité du lac Tanganyika. Une écloserie sera implantée bientôt dans la commune Isare de la province de Jamboura pour faciliter la production des alévins. Merci Jamari Mayonga, droit de l'homme à présent. Les élus du peuple sont inquiétés par des détenus qui restent incarcérés alors qu'ils ont été acquittés présentant les réalisations de l'année passée devant la chambre basse du parlement mercredi dernier, Dr. Six Sevenini Muraba, président de cette commission, révèle que face à cette situation préoccupante, sa commission fait des interventions pour la libération de cette catégorie de burundais, son défenseur des droits de l'homme plaidant pour la majoration de son budget de fonctionnement pour bien accomplir ces missions, n'est-ce pas, Omer Ndouaï Les députés dénoncent le au respect des délais de détention dans les cachots des communes. Ces élus du peuple déplorent également la détention en prison. Les prisonniers qui sont déjà acquittés. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que les détenus acquittés ne restent plus emprisonnés À cette préoccupation, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Siksevini Nimuraba, affirme qu'après l'intervention de sa commission, ces détenus sont relaxés. Certaines mesures sont mises en application et d'autres non. Nous continuons à collaborer avec l'administration parce que nous reconnaissons la libération d'un bon nombre de détenus l'année dernière dernière suite aux mesures pareilles. Nous nous serions trompés si nous affirmons que ces mesures ne sont pas appliquées. Mais suite au surnombre de détenus jour au jour, nous plaidons pour leur mise en application. Une réponse qui ne satisfait pas le député Gilbert Ndouaïo, qui s'interroge de cette libération après l'intervention de la CNIDH. Pourquoi la libération se fait à l'arrivée de la CNIDH Est-ce que les magistrats ne sont pas au courant de la loi ou bien ils l'ignorent À cette question, le président de la CNIDH, Khotorq. Le président de la CNIDH, Khotorq, Les magistrats ne savent-ils pas la loi Oui et non. Certains savent convenablement la loi, d'autres moyennement et d'autres encore à un niveau très bas. Bien plus, transgresser la loi n'est pas synonyme de son ignorance. La formation continue des magistrats aide mieux à comprendre la loi pour un bon accomplissement de leur métier. Cette formation aide également à éveiller leur conscience pour rendre un bon jugement. Quant aux formations que les députés trouvent utiles pour les responsables de l'administration pour éviter les détentions abusives, docteur Dr. Sustevigny Muraba constate que les moyens financiers alloués à sa commission reste insuffisant et plaide pour la majoration de son budget pour bien accomplir les missions lui assignées. Tu n'avais pas l'essentiel. Je vous rappelle que cette rétrospective est en direct sur le www.isanganiro orgue Gouvernance à présent, l'augmentation de la capacité des réserves de change est l'un des trois axes qui devraient être priorisés pour résoudre le problème de marques de produits pétroliers. Faustin Di Koumaana, président de la part SEMKILODY, demande au gouvernement de construire des infrastructures de stockage du carburant suivi. Si on analyse actuellement la situation de l'approvisionnement du pays en carburant, on voit toujours qu'il a toujours une instabilité. Et alors, pour que ce problème est trouvé surtout définitivement, il faut agir sur les trois axes. D'abord, il faut augmenter la capacité des réserves de change de, de notre pays, à la Banque Centrale. Il ne faut plus avoir des réserves de change en dessous d'un mois. Il faut des réserves de change suffisantes, trois ou quatre mois. Donc, une cadeau de vie de suffisante permettant une marge de manœuvre suffisante pour acheter à l'extérieur, pour importer une gamme de produits variés dans le pays à besoin. Outre même cette candidate des élèves de charge. il faut quand même une européenne de viser qui est disponible soit gérer de manière transparente. Pour l'impunité aussi, consacre les mauvaise pratique et mauvais comportement desvocas de l'état qui était censé gérer la chose publique en bon père de famille deuxièmement c'est le circuit d'approvisionnement très récemment on parlait d'une entreprise qui avait le monopole d'importer le cadre presque le monopole pour sécuriser l'approvisionnement Dans un pays, dans un produit aussi stratégique, il faut au moins un hélicoptère au minimum. Deux ou trois opérateurs doivent agir dans le secteur. Et il faut une analyse, une évaluation de la capacité organisationnelle, de la capacité logistique, de l'expérience, de l'expertise de la dite entité, de la dite société qui est choisie par rapport à la capacité de s'acquitter de cette mission aussi noble d'approvisionner nos pays en produits aussi stratégiques. Donc, il faut la transparence dans nos circuits d'approvisionnement. Troisièmement, la capacité de stockage, les infrastructures de stockage. Dans les documents de développement et qui ont été élaborés, on a toujours insisté sur l'investissement dans la capacité de stockage en produits stratégiques. Nous demandons instamment à roquer des états avec la de finances. Il faut que La construction d'infrastructures de, de, de stockage de caractère soit une priorité, la preuve des priorités. Société à présent, le phénomène de concubinage crée des problèmes au sein des ménages de la zone héroïdienne commune Moutimbouzi de la province, de la province de Boudjumbura. La population de la localité indique que, que ce soit des enfants et des femmes, tous sont victimes de cette situation. Naïch Aki chef de zone Rubirizi, témoigne cette situation. Il appelle la population à changer de mentalité en respectant la loi reportage signée Sheila Irambona. Nous sommes sur la zone Nouriridi, en commune Moutimboudi de la province Wudjumbura, une zone où s'observe un phénomène de concubinage, comme le témoigne la population de cette localité. Cela crée des promenages au sein des familles. Les femmes et les enfants en pâtissent. Une personne qui s'adonne au concubinage à des femmes. Cela crée des problèmes de guicoté des enfants et de la femme. C'est vraiment un problème car il arrive des fois où vous vous disputez avec votre conjoint et qu'il a cherché ailleurs une autre femme. De ce fait, tu n'as même pas le droit de te plaindre car tu n'as aucun droit sur lui. Une situation reconnue également par l'administration de cette localité, Nahisha Kie et Jean-Marie, chef de zone de Louis invite la population à respecter la loi. Il l'interpelle surtout les jeunes femmes à ne pas accepter de contracter un mariage illégalement. Selon lui, cela crée beaucoup de conséquences. La première catégorie, c'est la c'est quoi le qui sont mariés sans toutefois contracter le mariage comme exigé par l'état. Donc les jeunes mariés qui sont mariés comme ça, sans toutefois visiter les les, les services de la de l'état. Il y a un autre cas, c'est le cas des hommes qui se sont mariés par le même également, mais qui ne cédèrent les femmes et qui prennent des autres irrégulièrement. La troisième situation, c'est la situation des hommes qui se sont mariés irrégulièrement et après ils se remarient encore irrégulièrement. On recommande on demande à la population, surtout aux jeunes filles, pour la première situation, de ne pas accepter de se marier sans toutefois passer au service de l'État pour contracter le mariage, puisque beaucoup d'inconvénients sont là. 150 ménages de la localité Muyang et sur la colline Rouillidi vivent illégalement. Selon l'administration, 50 personnes composées d'hommes et de femmes ont été arrêtées ce mardi car ils vivaient illégalement. Merci Sheila Irambona. Le changement de la culture, des coutumes et l'exode rural sont parmi les causes principales du concubinage dans le pays en général et dans la plaine d'Olimbo en particulier. C'est l'analyse du sociologue Patrice Sabougouheba qui indique que la récolte du riz et du maïs sont d'autres causes accentuées sur le fléau. Ce sociologue appelle les ministères de la Santé, de la Justice et de l'Intérieur à travailler en synergie pour éradiquer ce fléau. Patrice Sabougouheba propose l'application de la loi, notamment le Code des personnes et de la famille, pour sortir de cette impasse. Et pour boucler cette rétrospective de la toile qui a marqué la semaine écoulée, les habitants du centre de Kwibati si à la colline Mugutu en commune province Gitega réclament l'électrification de leur centre pour la réalisation des projets de développement. Le directeur général de la régie des eaux les tranquillise en indiquant qu'il y a un vaste programme d'électrification de tous les centres qui se montraient plus rentables que les autres Gérard Nibigira. Le centre de Kouibati, à la colline Mougoutou, commune et province de Guitéga est traversé par la route bitumée Guitéga-Karoussi et il est situé à environ 4 km du centre-ville de Guitéga. ses habitants disent que l'absence du courant électrique à ce centre et a comme conséquence le manque des ateliers de soudirs, des moulets, manque d'éclairage domestique, manque des pâtisserie et de toute autre activité nécessitant l'électricité. pourrait l'électrification de leur centre sera suivie d'un élat de développement dans la mesure où il y aura diversification des activités nécessitant du courant électrique, comme la soudure, l'exploitation des moulets, des salons de coiffure, charge de téléphone et batteries l'éclairage domestique et j'en passe. Ils demandent alors que leur centre soit électrifié. Du moment qu'à ce même centre, il y a une organisation privée qui a fait installer son propre transformateur, dont elle est bénéficie seule. Ils expliquent à notre que les agents de la régie rigidaison ont déjà visité ce centre et ont pris certains relevés et une liste de demandeurs de raccordement courant électrique a été déjà élaborée et regrette le fait que ce centre n'est pas encore électrifié jusqu'à présent. Contacté par un téléphone, le directeur général de la régie des eaux, docteur ingénieur-major Jean-Albert Manigomba, nous a signalé qu'il y a un programme d'électrifier tous les centres qui sont verront plus rentables que les autres. à propos du centre de Kuiwati, c'est à la colline Mogoutou, commune province de Guitéga, il indique qu'en cas de besoin, il le visitera. Il est à préciser que plus de 200 habitants de ce centre se disent prêt à payer les frais de raccordement en courant électrique. Depuis Guitéga, Jérôme Nibiguira pour la radio Isangani. Merci Gérard Nibiguira, ainsi son referme. C'était rétrospective de l'actualité qui a marqué la semaine écoulée. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon début de semaine. à toutes et à tous. Au revoir.